Unité 3 Leçon 3 Exercice 3 Distinguer en et on cocher a Profession B Champion C Compagnon D Allemand E Rouen F. Lion. G. Chanson. H. Concert.